Pas de sapin ce soir chez nous, pas de bougie, pas de joujou. Père Noël, voici la prière, quand cette nuit je veux te faire. Père Noël, gentil Père Noël. Toi qui réunis tous les petits et les grands. Père Noël, gentil Père Noël, réunis en ce bonsoir papa et maman. Tu dis qu'il voyage, j'aimerais en ce jour, comme les rois mages, lui apporter mon amour. Noël que tu m'es baiser. scintille d'espoir pour fêter Noël en la regardant ce soir. Loin de toi, loin de ta maman, ton papa ne va penser qu'à vous, mon enfant.